C'est là, les mouvements de p i Les choux a u s i ピンさん un tout petit peu les retours du coup ouais, vrai vous vrai on va mettre sur tête vrai vrai.、Okay. je vais vous mettre aussi un, un morceau pour...